Charles n'avait jamais eu l'occasion d'appliquer les maximes de la morale parisienne, et jusqu'à ce jour, il était beau d'inexpérience. Mais, à son insu, l'égoïsme lui avait été inoculé. Les germes de l'économie politique, à l'usage du Parisien, latent son cœur, ne devaient pas tarder à y fleurir, aussitôt que de spectateur oisif il deviendrait acteur dans le drame de la vie réelle. Presque toutes les jeunes filles s'abandonnent aux douces promesses de ses dehors. Mais Eugénie, eût elle été prudente et observatrice autant que le sont certaines filles en province, aurait elle pu se défier de son cousin, quand chez lui les manières, les paroles et les actions s'accordaient encore avec les inspirations du cœur? Un hasard fatal pour elle lui fit essuyer les dernières effusions de sensibilité vraie qui fût en ce jeune cœur, et entendre, pour ainsi dire, les derniers soupirs de la conscience. Elle laissa donc cette lettre pour elle pleine d'amour, et se mit complaisamment à contempler son cousin endormi. Les fraîches illusions de la vie jouaient encore pour elle sur ce visage. Elle se jura d'abord à elle même de l'aimer toujours. Puis elle jeta les yeux sur l'autre lettre sans attacher beaucoup d'importance à cette indiscrétion. Et si elle commença de la lire, ce fut pour acquérir de nouvelles preuves des nobles qualités que, semblables à toutes les femmes, Elle prêtait à celui qu'elle choisissait. Mon cher Alphonse, au moment où tu liras cette lettre, je n'aurai plus d'amis. Mais je t'avoue qu'en doutant de ces gens du monde habitués à prodiguer ce mot, je n'ai pas douté de ton amitié. Je te charge donc d'arranger mes affaires et compte sur toi pour tirer un bon parti de tout ce que je possède. Tu dois maintenant connaître ma position. Je n'ai plus rien et veux partir pour les Indes. Je viens d'écrire à toutes les personnes auxquelles je crois devoir quelque argent, et tu en trouveras si joint la liste aussi exacte qu'il m'est possible de la donner de mémoire. Ma bibliothèque, mes meubles, mes voitures, mes chevaux, etc., suffiront, je crois, à payer mes dettes. Je ne veux me réserver que les babioles sans valeur qui seront susceptibles de me faire un commencement de pacotille. Mon cher Alphonse, je t'enverrai d'ici, pour cette vente, une procuration régulière en cas de contestation. Tu m'adresseras toutes mes armes, puis tu garderas pour toi, Briton. Personne ne voudrait donner le prix de cette admirable bête. J'aime mieux te l'offrir, comme la bague d'usage que lègue à mourant à son exécuteur testamentaire. On m'a fait une très confortable voiture de voyage chez les Faris, Brelman et compagnie, mais ils ne l'ont pas livrée. Obtiens Dieu qui la garde, sans me demander d'indemnité. S'ils se refusaient à cet arrangement, évite tout ce qui pourrait entacher ma loyauté dans les circonstances où je me trouve. Je dois s'y louer à l'insulaire, perdu au jeu, ne manque pas de les lui, Cher cousin, dit Eugénie, en laissant la lettre et se sauvant un petit pas chez elle, avec une des bougies allumées. Là, ce ne fut pas sans une vive émotion de plaisir qu'elle ouvrit le tiroir d'un vieux meuble en chêne, l'un des plus beaux ouvrages de l'époque nommé la Renaissance, et sur lequel se voyait encore, à demi effacé, La fameuse salamandre royale. Elle y prit une grosse bourse en velours rouge à glands d'or et bordée de canetés usées provenant de la succession de sa grand-mère. Puis elle pesa fort orgueilleusement cette bourse et se plut à vérifier le compte oublié de son petit pécule. Elle sépara d'abord vingt portugaises encore neuves, frappées sous le règne de Jean V en 1725, valant réellement au change cinq lisbonines où chacune, 168 francs, 64 centimes, lui disait son père, mais dont la valeur conventionnelle était de 180 francs, attendu la rareté, la beauté des dites pièces, qui reluisaient comme des soleils. Item, 5 génovines ou pièces de 100 livres de gênes, outre monnaie rare, et valant 87 francs change, mais 100 francs pour les amateurs d'or. Elle lui venait du vieux monsieur la Bertelière. Item, Trois quadruples d'or espagnol de Philippe V, frappés en 1729, donnés par Mme Gentillet, qui, en les lui offrant, lui disait toujours la même phrase, « Ce cher serin là ce petit jaunet, vaut 98 livres. Garde-le bien, ma mignonne, ce sera la fleur de votre trésor. » Item, ce que son père estimait le plus. L'or de ses pièces était à 23 carats et une fraction, cent ducats de Hollande, Fabriqué en l'an 1756 et valant près de treize francs.